que tout comprendre, c'est tout pardonner, et peut-être que c'est vrai, mais je pense que c'est gaspiller, la vie d'oublier, faut jamais t'oublier, va